Nous sommes vendredi le 12 mars 2021. Bonjour mesdames et messieurs fidèles auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de l'édition de la mi-journée du journal en langue française dont voici le sommaire. L'ONU rapporte une sous-représentation des femmes dans les instances de prise de décision dans le monde. Le Burundi n'est pas en reste. Malgré quelques avancées, vous aurez la réaction de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme dans ce journal. L'Association des femmes journalistes qui fête ses 24 ans d'existence ce vendredi relève une nette avancée dans la représentativité des femmes dans les organes dirigeants des médias qui est passé de 6 à 9% depuis 2017. Diane Endon, représentante et présidente de cette association, vous l'entendrez, sa réaction Euh, fermeture au cadenas des enceintes de l'école fondamentale Isokoskuru de Mutakura le matin de ce vendredi. Les parents d'élèves s'inquiétaient de ne pas savoir où les enfants étaient conduits. Les conflits d'intérêts entre les associés de cette école sont à l'origine de sa fermeture par le ministère de l'Éducation. Voilà pour l'essentiel. Armel Mutolet au micro et Dogo assure la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganilo. Vous ratez l'essentiel. Oh bonjour, page Droits de l'Homme. Pour commencer, le rapport qui a été publié récemment par le secrétaire général de l'ONU montre que les femmes sont moins représentées dans les instances de prise de décision au niveau international, y compris le Burundi. Le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'Homme l'a dit ce vendredi lors du lancement officiel d'un atelier d'évaluation de la place de la femme dans les instances de prise de décision. Sixte Vignini-Muraba, président de cette commission, demande le respect des droits internationaux qui protège les femmes civiles. Les femmes restent sous-représentées dans la sphère publique et les postes de décision comme relève le récent rapport du secrétaire général des Nations Unies. Quelle est-il de la situation réelle au Burundi C'est dans ce cadre d'apporter des réponses chiffrées de telles interrogations que la Commission nationale dépendante des droits de l'homme a organisé cet atelier d'échange. Son objectif est de contribuer à l'analyse de la place de la femme burundaise dans les institutions de prise de décision, dans la vie sociale et économique du pays, en vue de la mise en œuvre des textes juridiques internationaux et nationaux et relatifs. Pour parvenir aux résultats escomptés, La Commission Nationale Dépendante des Droits de l'Homme engage dans cette activité des experts chevronnés pour traiter cinq thèmes thématiques liés aux droits de la femme, à savoir, premièrement, le cadre légal, institutionnel et politique des droits de la femme, seconde, le rôle de la femme rural dans le développement du pays, troisièmement, la participation de la femme burundaise aux instances de prise de décision, partout le rôle de la Commission nationale dépendante des droits de l'homme dans la promotion et la protection des droits de la femme et, finalement, le rôle des confessions religieuses en matière de promotion et de protection des droits de la femme. Par ailleurs, la CDIH y associe les acteurs clés suffisamment expérimentés pour donner la lumière sur le pas déjà franchi, la mise en œuvre des droits de la femme et les défis à relever. C'était Dr. Sixte Vignini murab il est président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. La commission Vérité et Réconciliation a déjà obtenu l'identité de plus d'une centaine d'élèves tués lors de la crise de 1972 à l'école normale, devenue plus tard le lycée Kiremba Sud en commune et province Bururi. Ces précisions sont de l'ambassadeur Pierre Claver Daïchari, président de cette commission, dans une conférence-débat avec la communauté estudiantine de l'université des Grands Lacs Campus Kiremba le soir de ce jeudi. Pour le président de la CVR, les étudiants futurs cadres doivent être préparés pour vivre survivre ensemble. Jean-Pierre Missahakou. Sur un effectif de 125 élèves et 9 enseignants de l'école normale devenue aujourd'hui le lycée Kirimba Sud, rapporté comme ayant été tué lors de la crise de 1972, la commission vérité et réconciliation sévère en sigle dit avoir déjà parvenu à l'identification de 101 élèves, comme l'a dit ambassadeur Pierre Claverin d'Aïtcharié, président de cette commission. Parmi la centaine d'élèves, supposé, tué ou disparu. Nous avons déjà reçu de la direction de l'école 101 dossiers individuels. Mais quand vous recevez ces dossiers individuels, il faut enquêter, il faut vérifier pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que vous pouvez dire tel a été tué alors qu'il a pu quitter le territoire, s'exiler en Tanzanie et peut-être qu'il vit aux états unis ou au Canada. Dans une conférence et débat de ce jeudi soir au campus Kiremba de l'université des Grands Lacs, le président de la CVR dit s'adresser au futur cadre du Burundi afin de les préparer à vivre et survivre ensemble. Nous leur parlons parce que ce sont les leaders de demain, les gestionnaires du pays de demain. Nous leur disons le plus jamais ça ne peut être obtenu qu'en prenant conscience des difficultés de leadership de gestion du pays que nous avons connu dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Une conférence et débat similaire est prévue l'après-midi de ce vendredi aux étudiants de l'école normale supérieure du campus Mugara en commune et province Rumongue. Jean-Pierre Misago, depuis Kiremba en commune, Bourouli, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. La commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi se dit toujours préoccupée par la situation des droits de l'homme au Burundi, qu'elle juge confuse et empreinte d'incertitude depuis les élections de 2020. Au cours de la session d'échange du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme tenue ce jeudi à Genève, le président de cette commission, Doudou Dien, a cependant salué la, grâce président... la récente grâce présidentielle accordée à plus de 5 000 prisonniers. Les détails met Everest en van Au cours de cette réunion préparatoire de la 46e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, les enquêteurs sur le Burundi ont souligné que depuis septembre 2020, des militaires ex-FAB ainsi que des membres de leurs famille, des jeunes souvent d'origine Tutsi et des membres des partis de l'opposition ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées, d'arrestations et de détentions arbitraires souvent accompagnées de tortures ont été signalées. Le Le président de la commission d'enquête sur le droit de l'homme au Burundi de Doudienne a déploré le fait que chaque semaine, des corps sans vie continuent d'être retrouvés dans l'espace public sont enterrés à la va vite par les autorités. Le gouvernement devrait reconnaître la gravité de la situation et remédier à déplorer l'enquêteur onusien, relevant que dans cette politique de répression, des agents du service national de renseignement, parfois appuyés par les jeunes du parti au pouvoir, ont été identifiés comme les auteurs principaux. Pour la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, l'évolution en matière des droits de l'homme dans ce pays depuis les élections de 2020 reste confuse et empreinte d'incertitude. Les premiers gestes symboliques et ponctuels ont bien eu lieu, tout comme les déclarations d'intention du président Baishimier ne sauraient suffire à améliorer durablement la situation, a expliqué Doudien, le président de la commission. Cela étant, la commission salue la récente grâce présidentielle accordée à plus de 5000 prisonniers, la libération des quatre journalistes du journal Iwachu détenus depuis octobre 2019 et l'engagement du dialogue pour que les médias suspendus depuis 2015 reprennent leurs activités. En réponse à ce tableau décrit par les enquêteurs onisiens, Bujumbura a réitéré sa ferme opposition aux allégations qu'il juge mensongères et politiquement orientées, formulées à son encontre au moment où le pays connaît d'énormes avancées significatives. Le gouvernement burundais s'attelle à l'amélioration de la bonne gouvernance, la santé publique la justice pour tous et la lutte contre la pauvreté, a déclaré l'ambassadeur Taborenova, le représentant du Burundi auprès de l'ONU à Genève, en appel aux États membres du Conseil pour Pour dépassionner la situation et laisser le peuple burundais avancer. Captez Issanganilo, écoutez la différence. 13 heures passées de 5 minutes dans les studios de la radio Isanganiro poursuivant ce journal. La représentativité des femmes dans les postes de prise de décision est passée de 6 à 9 au sein des médias. Diane c'est représentante et présidente de l'Association des femmes journalistes AFJO en sigle ce vendredi, indiqué, euh, l'a indiqué lors de la célébration du 24e anniversaire de cette association. Il trouve que malgré cette évolution, le taux reste à un niveau moins élevé. Elle ajoute que l'un des moyens pour faire face à à ces défis et de continuer à faire des plaidoiries et des sensibilisations à l'endroit des décideurs. » Page environnement en prison, des eaux usées se déversent dans la rivière Nahangwa, dans la partie située tout près du marché d'Ikotevo, ou mairie de Bujumbara. Certaines personnes exerçant leurs activités tout près de cet endroit estiment que ces eaux proviennent des ménages et latrines de la zone Ngagara. Elles s'inquiètent pour leur santé suite à l'odeur nauséabonde qui s'y dégage. Docteur Jean-Claude Chichaha précise que l'utilisation de l'eau polluée entraîne des maladies, entre autres les verminoses. Euh, page éducation à présent des querelles à l'école fondamentale Isso-Okoskour de Mutakura le matin de ce vendredi. Les parents d'élèves indiquent que le portail de cette école a été trouvé fermé au Cadena et leurs enfants ont été transportés à un endroit inconnu. Cette école a été suspendue suite au conflit d'intérêts entre les associés de l'association Encadrement des Indigents pour le Développement Promotionnel (EIDP) en sigle, qui est la propriétaire de cet établissement, comme le relève la correspondance du ministre de l'éducation de ce 1er mars, lu aux parents et enseignants par le directeur communal de l'éducation commune Nahangwa. Omer Ndouaye pour les détails. Isoko School est l'établissement concerné par la fermeture définitive. Une décision qui a été prise par le ministère de l'éducation le 1er mars cette année. Un établissement d'à peu près 800 élèves repartit en école maternelle fondamentale et post-fondamentale. Une surprise désagréable pour les élèves qui, le matin de ce vendredi, accompagnés par leurs parents, se sont retrouvés devant une école fermée. À la source de cette fermeture, une mésentente entre les membres et fondateurs, de cette école, regroupée au sein de l'association EIDP, fondatrice de cet établissement, les associés dénoncent la volonté du représentant légal qui, selon eux, veut s'approprier l'école. Ce dernier nie en bloc les accusations portées contre lui, mais par de plusieurs mois des employés de loyer que l'établissement lui doit pour le directeur communal de l'enseignement. Cette fermeture consécutive a une mesure prise par les autorités du ministère de l'éducation, Kirehane Nicolas. Côté administration, l'administrateur de la commune Nahangwa tranquillise les parents des élèves. Ernest Nyonzima fait savoir que ces enfants vont être affectés à l'école Saint-Jean-Paul. Il affirme qu'un suivi régulier sera assuré pour que l'éducation des enfants continue sans difficulté. Merci Omer, merci, Omer Ndouayo. Euh, revenons sur, euh, euh, sur la nouvelle sur euh, l'association des femmes journalistes. La, représentant, la représentativité des femmes dans les postes de prise de décision est passée de 6 à 9% au sein des médias. Diane, Diane Ndouaïo, représentante et présidente de l'association des femmes journalistes AFJO, L'a a indiqué à l'occasion de la célébration du 24e anniversaire de cette association et la Journée mondiale de la femme ce vendredi. Elle trouve que malgré cette évolution, le taux reste à un niveau moins élevé. Et Elle ajoute également que l'un des moyens pour faire face à ces défis est de continuer à faire des plaidoiries et des sensibilisations à l'endroit des décideurs. On l'écoute. Il y a plusieurs réalisations que l'AFJO a réalisées depuis l'année 1997 jusqu'à aujourd'hui. Au niveau du renforcement de capacité, nous avons dispensé des formations à l'endroit des responsables des médias, des journalistes et particulièrement à l'endroit des femmes journalistes pour la prise en compte du genre dans les médias et dans les productions médiatiques en général. Nous avons aussi fait des plaidoyers à l'endroit des responsables des médias et des décideurs justement là aussi pour la prise en compte du genre dans les médias. Il y a un travail aussi que nous avons effectué, la mise en place de clubs d'écoute dans quatre provinces pour que ces clubs d'écoute euh, puissent relayer les messages diffusés euh, dans les médias, dans les communautés. Même s'il y a des grandes réalisations que nous avons effectuées, il reste toujours des défis. Par exemple, dans l'intégration du genre dans les médias, Aujourd'hui, euh, nous comptons 9% des femmes qui occupent les postes de responsabilité dans les médias. Alors qu'en 2016, c'est vrai, il y a eu une évolution. En 2016, elles étaient à 6%. Il y a un énorme écart et nous espérons que nous y arriverons parce que nous avons mis en place euh, la charte des médias sensibles aux gens euh, où les responsables des médias sont engagés de mettre en pratique Il y a une liste des activités qui ont été élaborées qui sont dans cette charte des médias sensibles au genre auxquelles les responsables des médias sont engagés de mettre en pratique. Et nous espérons alors que là, nous pourrons y arriver. C'était Diane Ndonsi, représentante et présidente de l'association des femmes journalistes à FJO. Les restes de quatre corps humains, 22 paires de chaussures et quelques habits d'hommes et de femmes font partie des objets trouvés par la police chez le nommé Joseph Mitima sur la Corine Ruhehe de la commune de Bugabira ce jeudi. Parmi ces habits figure une blouse de femme reconnue par le voisinage comme portée disparue au début de ce mois. Comme le confirme le chef de colline et le gouverneur de la province Kirundo, le présumé coupable était sous le verrou depuis quatre jours. Le gouverneur tranquillise la population et conseille de faire confiance au travail de la justice. Actualité internationale. En actualité internationale, la Russie est favorable à la formation d'une administration intérimaire incluant les talibans pour diriger l'Afghanistan a déclaré vendredi 12 mars le, le, la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères Maria Zakharova. Euh, la formation d'une administration par intérim inclusive serait la solution logique au problème de l'intégration des talibans dans la vie politique afghane, a-t-elle déclaré aux journalistes, moins d'une semaine avant la tenue à Moscou des pourparlers afghans auxquels participeront les talibans. Eh bien, ça si s'achève ce journal. Merci de nous avoir euh, prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Armel Moutore et Elika à assurer la mise en onde. Je vous souhaite de passer une bonne journée.